Bonjour à vous tous, nous sommes le 7 mai 2020, voici les grands titres de cette édition. Un glissement de terrain amorcé sur la colline Guitouaro en commune Bougarama de la Provence Rumongue a déjà provoqué le déménagement de huit familles et emporté maisons et cultures. Vous le suivrez dans, notre, dans le reportage de notre correspondant Jean-Pierre Misago. Et un certain pasteur Maui Mana a écopé de 5 ans de servitude pénale comme une partie de la sentence prononcée par le tribunal de grande instance d'Ngozi contre ce militant du CNL. Il a été arrêté lors de l'ouverture de la campagne électorale de ce parti à Ngozi et il est accusé d'extorsion, enlèvement et causé blessure à l'endroit de 5 étudiants de l'université d'Ngozi, militants du parti au pouvoir. Et certains batois de la Provence Ruyegui savent que des élections approchent sans pour autant pouvoir en donner le moindre détail. Même s'ils ont déjà récupéré leur carte d'électeur, le président de l'association Insono pour la promotion des batois reconnaît que cette catégorie ne ce, s'intéresse pas aux affaires politiques. Reportage à suivre dès le début de ce journal et dans notre chronique sur les femmes. Il sera question de viol conjugal avec des témoignages de femmes rencontrées par notre reporter en commune Itaba de la province de Guitéga. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Re Bonjour. Certains batois de la province de Ruyigi disent qu'ils savent bien que bientôt il y aura des élections au Burundi, tout en ignorant quel genre d'élection. Malgré qu'ils ont récupéré leur carte d'électeur, ils disent ne pas avoir été influencés par les différents partis politiques et indépendants en campagne électorale pour une éventuelle explication sur leur projet de société. Emmanuel Nengo, président de l'association Unisonon pour la promotion des batois, uniproba en sigle dit que son association sensibilise tant bien que mal, mais reconnaît que certains batois ne mettent pas les affaires politiques dans leurs priorités. On fait le point avec Fidel d'Antoine Sabimana. Ce sont les batois des villages de et de Les villages situés en zone Kigamba, et province ruyegui Plus de 100 familles vivent dans ces deux villages. Bien que les élections de nouvelles institutions approchent, certains de ces batois affirment qu'ils ont eu les papiers pour élire, mais ils ne sont pas sûrs de quel genre d'élection. Écoutez les avis de certains d'eux sur les prochaines élections. Je ne sais pas si nous allons élire deux fois ou trois fois, je ne comprends rien. Je pense que nous allons élire le président qui nous dirigera. Monsieur, on ne sait rien. Nous irons élire tout simplement. Peut-être que c'est le président. Nous avons tous les documents exigés, mais on ne sait pas combien de fois nous allons élire. Nous allons faire comme les autres. Ils vont élire la Constitution nationale. Ça sera pour élire le président et nos représentants. Sur la question de savoir s'il participe dans les campagnes électorales organisées par différents partis politiques et indépendants, cet homme répond qu'il voit des véhicules qui passent, mais qu'il ignore leurs objectifs. Je vois des véhicules qui passent et je me demande de quoi il s'agit. Les autres en profitent pour recevoir quelques bières. Je sais qui je vais élire. Ce n'est pas la première fois que j'ai donné ma voix. Emmanuel Nengo, représentant de l'association inissons pour la promotion des batois fait savoir que son association a fait une grande sensibilisation mais que certains batois ne s'intéressent pas aux affaires politiques Fidèle d'Antoine Saviman, la cohabitation pacifique et le respect mutuel indépendamment de la différence d'opinion politique Voilà l'appel lancé par le coordinateur national de l'association des jeunes Réja Dans le contexte où le Burundi se prépare aux élections du 20 mai prochain, Eric Ndai appelle les politiciens à ne pas instrumentaliser les jeunes en les utilisant dans des activités non constructives pour le pays. Écoutez-le, il s'est entretenu au téléphone avec Armel Motore. À ce moment où nous sommes dans un processus électoral, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que les élections, c'est une étape dans la vie d'un pays. Le processus électoral est fait de l'avant, pendant et après les élections. Et les jeunes doivent vraiment contribuer pour la réussite du processus électoral, surtout en promouvant l'acceptation mutuelle de la différence, en sachant que la diversité les richesses que la diversité ne devait pas être un problème ne devait pas être une entrave à la démarche de la cohésion mais les jeunes vraiment doivent se souvenir que c'est eux le burundi de demain et le burundi d'aujourd'hui c'est à dire que s'il y a des problèmes dans le burundi d'aujourd'hui c'est pour eux compromettre leur avenir c'est pour cela qu'ils doivent s'investir comme des acteurs de paix que ce soit ceux qui sont dans les partis politiques le ceux qui ne sont pas dans les partis politiques la voiture partage le même destin et s'il y a un problème qui connaît avec les richesses c'est vraiment les jeunes et que vraiment ils Contribuer participer au processus électoral en tant qu'électeur, en tant que candidat et en tant qu'acteur. C'est vrai que vous venez de faire un appel à la jeunesse. Quel est l'autre appel que vous pouvez faire euh, aux autorités et aux dirigeants des partis politiques en, en ces moments On appelle surtout euh, aux leaders des partis politiques de savoir que les jeunes qui sont membres un donné parti sont les leaders de demain, les leaders qui pourront les remplacer dans le futur et qu'ils doivent les éduquer très tôt à la cohabitation pacifique, à la participation de quelqu'un à différence, à exercer leurs droits, à définir les droits des autres et savoir effectivement que les jeunes doivent se montrer comme des acteurs d'option, des moteurs du développement du Burundi pour que les leaders d'aujourd'hui puissent l'aider aux générations futures en Burundi et un en Burundi stable et en Burundi se développer. C'était le coordinateur national de l'Association des Jeunes, Reja-Erik Ndaïkengro, qui est au téléphone avec Armel Mutore. Cinq ans de servitude pénale, 100 000 francs bourrondés d'amende et la confiscation du véhicule pour le céder au patrimoine de l'État, telle est la partie de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance d'Angozi à l'endroit de Pasteur Mana, ce militant du CNL arrêté lors de l'ouverture de la campagne électorale de ce parti angozi. Il est accusé d'extorsion, et écous et blessures à l'endroit de cinq étudiants de l'université d'Ongozi, militants du parti au pouvoir. Pasteur Marouni Mana est sommé également de payer à ces derniers 4 095 000 francs burundais comme dédommagement, ainsi que 2 500 000 francs burundais pour leurs soins. A défaut de versement de ces montants, Il va écoper d'une contrainte par corps de 12 ans et 6 mois. Selon le CNL, ces jeunes Imbonerakoule ont été arrêtés en train de photographier et d'enregistrer des immatriculations des voitures et motos à destination de l'ouverture de la campagne de cette formation politique angosi. L'effectif des orphelins du SIDA pris en charge par l'association FVS Amis des Enfants a sensiblement diminué d'au moins 15% les cinq dernières années. Le chargé des programmes à la FVS explique le phénomène par la réduction de la mortalité des parents du VIH/SIDA. Gordian Irangonda précise également que le programme de prévention mère-enfant a beaucoup contribué à la réduction des naissances infectées. Il l'a dit au moment où le 7 mai de chaque année le monde célèbre la journée dédiée aux orphelins du SIDA. Suivez-le. La situation des orphelins du SIDA euh, se trouve dans la situation globale de l'évolution du VIH. Le taux de séroprévalence a sensiblement diminué. Aujourd'hui, on nous dit que le taux de séroprévalence est presque en dessous de 1%. Donc, ceci montre que il y a de moins en moins de nouvelles contaminations et s'il y a de moins en moins de nouvelles contaminations c'est-à-dire qu'il y a moins de, de, de malades s'il y a moins de malades, il y a moins de décès des parents, s'il y a moins de décès des parents c'est-à-dire qu'il y a moins de fenêtres. Et les effectifs des orphelins, au lieu d'augmenter, ils diminuent plutôt parce que dans les effectifs qu'on avait au départ, il y a des enfants qui franchissent l'âge de 18 ans et qui sont comptabilisés cette fois-ci parmi les adultes. C'est pourquoi nous voyons, même si on se réfère aux effectifs des enfants infectés qui sont pris en charge dans nos deux centres médico-sociaux, de Bouroury et Makamba, ils étaient autour de 65 il y a au moins... 5 ans, mais ces effectifs diminuent de plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes autour de 57. L'autre élément très important, c'est le programme PTBE. Ce programme a permis de minimiser les contaminations des parents aux enfants. Nous sommes très heureux de voir que nous pouvons aider les enfants qui naissent des mères séropositives à naître sans VIH. Également dans l'actualité, huit familles de la colline Gituaro en commune de Garama de la Provence Rumongue ont déjà déménagé pour s'abriter dans le voisinage ou dans des maisonnettes louées. C'est après un glissement de terrain amorcé sur cette colline et qui a déjà emporté maisons et cultures. Les victimes de ce phénomène disent vivre dans de mauvaises conditions et sollicitent une assistance. L'administrateur de Bougarama dit que l'autorité provinciale est déjà saisie sur ce cas. Jean-Pierre Misako. Ici, c'est avant le début de la fracturation dans l'écorce terrestre à Hamagariro, suivi d'un glissement de terrain, direction Ruisseau Canyosha, il y a de cela un mois. C'est un trajet d'une heure de marche pour y arriver pour celui ou celle qui n'y est pas habitué. Escalade dans la montagne dominant le centre de Negos de Tchachi sur la RN3 reliant rumongue à Bujumbura. À côté des champs de culture qui ont complètement disparu, des maisons d'habitation sont sans trace. Nyosima Krine a assisté impuissamment dès le début de ce phénomène à la disparition de leur maison. Actuellement, elle dit que sa famille est abritée dans le voisinage, là où la terre n'est pas encore fracturée et d'autres encore ont érigé des abris de fortune. De son côté... Eric Ruzotimana, qui compte parmi les huit ménages victimes de ce glissement qui s'agrandit du jour au jour, dit avoir loué une chambrette et affirme que la vie est dure avant de solliciter l'intervention de l'État. Joachim Manelakiza, administrateur communal de Wugarama, dit que la question a été soumise à l'autorité provinciale afin d'assister ces familles sinistrées. Jean-Pierre Misago, près du ravin de Hamagariro à Guitwaro pour la radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. D'autres personnes ont besoin de déménagement, ce sont les familles vivant sur l'île située dans le lac Erguerou, en commune de Wussoni, de la province Kirundo. Ils sont menacés par l'eau du lac qui a débordé. Pour l'instant, cinq familles parmi les 45 qui y résident ont déjà fui la localité. L'administrateur de cette commune demande l'intervention du gouvernement dans le déménagement de ces familles. Abraham Safari. Comme nous l'a informé l'administrateur de la commune de Wussoni, Albert Hatundimana, l'îlot de Ruyoka, situé au milieu du lac Ergueru, est sous menace du débordement de l'eau de ce lac. Cet administratif nous a fait savoir qu'il a reçu un rapport ce jeudi matin émanant du chef de colline de Gattare, disant que cinq familles déjà sur 45 qui y résident ont déguerpi la localité suite au débordement de l'eau de ce lac. Ces familles sont actuellement hébergées au centre de Gattare et elle demande à la commune de Boussouni de leur faire secours d'urgence. Les 45 familles de 165 personnes qui résident dans cet îlot, la plupart d'entre elles sont batois. L'administrateur de la commune de Boussouni, Albert Hatungimana, demande plutôt au gouvernement via le ministère de la Solidarité de prendre cette question en main, surtout dans la recherche de l'espace libre et la construction de leur maison. Nous vous rappelons que cet îlot n'a ni d'eau potable, ni d'école, ni de centre de santé. L'administrateur de cette commune avait déjà amorcé la sensibilisation à l'endroit de cette population pour le déménagement, question qui n'avait pas été bien accueillie par les concernés. Depuis Kirundo, à Bransafar pour la radio, Isanganiro. Merci Abraham Safari, toujours dans l'actualité nationale. En bref, certains habitants des quartiers du sud de la capitale Bujumbura, dont les maisons sont parties en fumée, se plaignent. Et ces derniers estiment que cette situation serait due à la surintensité du courant de la régie des eaux. Ceux qui se sont entretenus avec la rédaction Isanganiro demandent à la régie des eaux de toujours veiller au niveau de l'intensité du courant à fournir. Et la rédaction n'est pas encore parvenue à joindre le directeur de l'électricité à la régie des eaux pour réaction. Parlons femme. Une femme, tout comme un homme, peut être violée par son conjoint, selon certains habitants de la commune Itaba de la province Guitega. Ils expliquent que les plus vulnérables sont les femmes du fait que des fois leur mari les oblige à faire l'amour sans qu'elles soient préparées. Le conseiller de l'administrateur communal Itaba, chargé de l'administration et des affaires sociales, reconnaît ce genre de viol en se référant sur le nombre de femmes qui l'ont saisi. Vestine Boutoui les a rencontrées. La loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre du 22 septembre 2016 définit dans son article 2 le viol conjugal comme suit « Il est réalisé lorsqu'un rapport sexuel est imposé par l'agresseur à sa victime s'ils sont unis par le lien de mariage ». Une des habitantes de la commune Itaba en province de Guitéga rencontrée sur la colline Giamagara indique que le viol conjugal existe dans son voisinage. Elle est part de l'exemple de certaines femmes mais qui se lamentent que leur mari les oblige à faire le rapport sexuel sans être préparées à temps. Il y a des femmes qui se plaignent ouvertement à d'autres en disant par exemple que le mari peut rentrer étant ivre et viole sa femme sans se soucier de son état de santé ou de son humeur. Un autre signale qu'il y a des femmes déplorant que leurs époux ne s'occupent pas des problèmes familiaux, mais qui osent les contraindre à arrêter leurs activités champêtres pour enfin aller faire l'amour avec leur mari. Elle ajoute que quand la femme refuse d'exécuter les ordres de son conjoint, il arrive qu'elle soit battue et qu'elle demande par conséquent le secours de ses voisins, même si elle ne va pas exposer l'origine de ce conflit. Toutefois, un homme de cette localité évoque que parfois, les hommes peuvent aussi subir le viol conjugal. Arrivo. Il existe aussi des hommes qui soient violés. Par exemple, il y a des femmes qui sont accros au sexe et leur mari en rentrant du travail ne puisse assouvir leurs désirs à cause de la fatigue. Ça aussi, c'est un viol. Certaines des conséquences liées au viol conjugal, ces habitants énumèrent le non-espacement des naissances et la pauvreté dans les familles vivant dans cette situation. Salvatore Bakondo Kizé, conseiller de l'administrateur communale Itaba, chargé de l'administration et des affaires sociales, reconnaît l'existence des cas de viol conjugal en se basant sur les des femmes qui l'ont saisi, même si la culture burundaise fait qu'il y ait des choses qui restent tabous. Vous savez bien que dans la culture burundaise, dénoncer ce genre d'actes est considéré comme impudique. C'est un tabou. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces actes restent dans l'ombre. Salvatore Makondo, qui conseille les conjoints à se mettre d'accord quand il s'agit de faire les rapports sexuels. Cette loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre du 22 septembre 2016 prévoit dans son article 27 que toute personne est coupable de viol conjugal et punie d'une servitude pénale de 15 à 30 jours et d'une amende de 10 000 à 50 000 francs burundais ou une de ces peines seulement. Actualité internationale. Environ 200 personnes ont été tuées dans des inondations au Kenya. Au total, 194 personnes auraient péri selon le bilan officiel communiqué par les autorités kenyanes. Ces pluies ont en outre fait 100 000 déplacés. Les victimes se trouvent dans l'ouest et le centre du Kenya ainsi que dans les régions côtières. Dans un communiqué, le gouvernement souligne que les pluies ont détruit 3240 hectares de cultures. Elles ont par ailleurs détruit des infrastructures d'approvisionnement à eau de la capitale Nairobi, de Nyeri, au centre Kisumu et Nakuru, dans l'ouest du pays. Et une fuite de gaz est survenue dans une usine de fabrication de composants plastiques ce jeudi 7 mai au milieu de la nuit dans la capitale de l'état de l'Andhra Pradesh. C'est au sud de l'Inde. Au moins six personnes ont péri et un millier d'autres ont été hospitalisés. Pris de 3 000 personnes sont en cours d'évacuation pour éviter de nouvelles contagions. La fuite a eu lieu vers 3 heures du matin dans l'usine de fabrication de produits en plastique de la compagnie sud-coréenne LG Polymer. Le site était fermé depuis un mois à cause du confinement. Il était en train de relancer sa production quand un liquide toxique a fui et s'est transformé en gaz.